Ma foi dans l'au-delà. Les journaux d'affaires volent, entre la prise à droite et la prise de gauche, l'échelle est placée et le chemin est érigé.